Bonjour Mademoiselle Dufresne, Victoria Nadeau à l'appareil. Pour faire suite à votre demande de renseignement, je vous ai fait parvenir une brochure explicative sur la prochaine session de formation en informatique. Vous la recevrez sous peu. Au cas où vous auriez des questions, vous pouvez me contacter au 780-4818. 8.